Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sous la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain qu'on a besoin, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme on pardonne à ceux qui ont péché contre nous. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Parce que c'est à toi qu'appartient le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Amen. Bien, on va, je vais vous redire l'histoire. C'est bon. <rire> on continue euh, avec... Euh, en fait, c'est ça, on, on prend une pause pour l'été. On l'a peut-être mentionné d'autres dimanches. Pour ce qui est de l'Apocalypse, mais on prend une pause d'être dans le livre d'Apocalypse directement. On va reprendre en septembre. Mais on continue quand même avec ce que Dieu nous a enseigné jusqu'à maintenant. Et euh, en fait, dans nos échanges... Euh, et en priant, euh, il, y a comme, il y a deux thèmes qui s'entrecoupent. On en a fait un et vous allez voir apparaître et s'entrecouper au fil de, des prochaines semaines. Euh, le thème qui premier thème qui était venu dans, dans nos rencontres, je parle de nos, c'est l'équipe pastorale, c'est ce que je veux dire. C'était la collaboration entre les églises. Et un autre thème qui est venu sur notre cœur, c'est le royaume de Dieu. Et euh, ça fait un, si on mélange le tout, euh, c'est le royaume de Dieu et la collaboration entre les églises. Il y a, il y a un lien, euh, il y a un lien, on n'en sort pas. Et le Seigneur nous a, vraiment, euh, depuis plusieurs mois, si on, on marche ensemble, là, on réalise que Dieu nous a touchés avec euh, une idée du royaume, le royaume de Dieu, de diverses manières. Il y a deux semaines, Gilles euh, a parlé du royaume, du royaume établi dans, dans nos cœurs, euh, et on n'a pas épuisé le sujet du royaume de Dieu. Ça, c'est clair. Là. Dans l'Apocalypse, il y a cette vision du royaume, du règne de Christ qu'on qu attend. Et, euh, alors, on va, on va rester dans dans cette euh, optique-là, aujourd'hui aussi, par la grâce de Dieu. Puis, euh, on lit dans Romains 9 à 11 que, que tout est par grâce. Que Dieu fait miséricorde à qui fait miséricorde. Il endurcit qui qu'il veut. C'est une grâce de Dieu. Si on est là ce matin, c'est par sa grâce. puis si on reçoit quelque chose, c'est parce qu'il a bien voulu. Et il n'y a personne qui peut dire, moi je suis bon, moi je suis le meilleur. Il se fait tes bretelles. Absolument pas. Alors Seigneur, s'il y a quelque chose de bon ce, ce matin qui sort de ma bouche ou de la bouche de n'importe qui d'autre, que la gloire elle va à toi, Seigneur Jésus. C'est toi le chef de l'Église. Quand on parle de collaboration entre les églises, je peux juste introduire un peu ce, ce thème-là et l'entrecouper avec le royaume par la suite, mais on parle de d'affection, d'affection fraternelle, on parle d'amour, on parle pas d'organisation ou d'une institution quelconque, on parle de relations, d'une même famille. Le mot famille, l'aspect familial de l'église, c'est comme ça qu'il faut voir aussi les relations fraternelles dans le royaume de Dieu. ok Jésus a fait de nous son royaume. Euh, il établit des façons de vivre dans, en tant que royaume, en tant que son peuple. Et euh, la grâce de Dieu, peut-être dans les prochaines semaines, quelqu'un euh, va toucher à, à ces aspects-là. Mais euh, quand on lit aussi le livre des Actes, on voit une liberté, une fraîcheur euh, dans le livre des Actes puis qui est même déroutante des fois, qui est déstabilisant parce que euh, ça vient nous sortir de, de tout le confort auquel on est des fois habitué. Auquel on est habitué, là, si on veut être honnête. Euh, ça vient déstabiliser dans ce sens-là. Euh, je pense à Ananias. Le Seigneur Jésus lui parle. Ananias va à tel endroit. Il y a, il y a un homme qui s'appelle Sol qui prie. Et euh, il y a vu un homme qui s'appelle Ananias en vision et euh, qui lui pose les mains puis que, qui recouvre la vue. Alors, Ananias, après avoir questionné un peu Seigneur, « Seigneur, mais cet homme-là, il veut tu cherche à tuer les tiens. Euh, » Jésus lui dit, « Non, je l'ai choisi, cet homme-là. Vas-y. Il y va. » Alors, il y a l'idée euh, du royaume de Dieu, de la collaboration, là, du royaume. c'est vraiment la collaboration, c'est nous avec le Seigneur nous les disciples avec le Seigneur. OK, nous collaborons avec Dieu. OK. Et euh, mais cette idée du royaume, c'est que quelque part dans chacun des disciples ici présents, un jour ont entendu l'appel de Jésus qui a dit viens suis-moi. Et d'affront vous avez suivi le roi du royaume. Et quand le roi dicte des choses, ben on le fait. Alors Chochananias, il y a d'une simplicité, d'une d'une foi euh, qui est inspirante là. Il suit le Seigneur. Et euh, toute cette idée-là euh, du corps de Christ que Dieu nous a enseigné euh, avec une certaine profondeur qu'on qu n'avait pas ensemble il y a quelques années, mais ça fait partie de, de, de ce que Jésus euh, nous nous montre en conscience son royaume. Il nous a émerveillé avec la, la révélation de l'Église. Nous, un, un seul corps avec lui, lui à la tête. Euh, ma vie affecte la vie de Louise, de Valérie, tu sais, que je le veuille ou non, là euh, C 'est pas écrit euh, si vous le voulez ça affecte un Corrétien douce ça dit un membre souffre tous souffrent avec lui gar c'est que tu le veuilles ou non c'est comme ça, ça ceciest l'aspect euh, euh, vital et euh, organique de, de l'église qui est quitant qui, est en, qui est vivant un corps vivant christ à la tête donc dans toute cette euh, cette euh, démarche cette marche que ça nous a fait parcourir Il y a quand même cette idée de famille qui ressort constamment dans nos liens. Jésus nous a montré comment se comporter les uns avec les autres et c'est et c'est principalement quand on voit les les lettres du Nouveau Testament ce qui ressort, les relations. Et on a parlé peut-être un peu au camp, mais même qu'on parle de au camp Parkside il y quelques semaines déjà, de, quand on parle de structure au niveau de l'église, ce qu'on découvre dans les écritures, le Nouveau Testament, c'est une structure relationnelle, c'est ça la structure que que Dieu nous montre rappelez-vous uh, quand à Titus. Cassicien Titus, je me trompe pas ou Timothée peut-être. Euh, la relation qu'il doit avoir avec les, les, les jeunes les, les jeunes filles comme une sœur en toute pureté avec euh, les les femmes hein? hein. Timothée, merci. Avec les femmes plus âgées comme des mères euh ne reprend, ne reprend pas rudement le vie, mais exhorte-la comme un père, tu sais. euh, mais il y a quand même cet aspect là de le fraternel et de famille qui ressort constamment. Mais tout ça, on peut bien le dire, là, et si on arrête juste à ces déclarations-là, on peut euh, être euh, simplement un groupe humanitaire et, euh, et ça ça finirait là. Et ça se démarque pas. Ce qui vient marquer faire la différence, c'est que cette famille-là, elle a Dieu pour Père, elle a Jésus comme Seigneur, puis elle a en vue le royaume de Dieu. Elle a l'Esprit de Dieu en elle, cette famille-là ce qui la distingue, c'est pas un amour humain, c'est pas juste là, des beaux liens, euh, je t'ai aidé à, à faire ton gazon puis euh, j'ai fait de ma BA là, c'est pas ça. C'est pas c'est pas juste ça. quelque chose de plus grand euh, à laquelle Dieu a appelé chacun de ses enfants, l'église et ses loyaumes. Donc, on voit la collaboration avec les églises, c'est pas juste deux euh, organismes là, qui qui euh, signent un papier ensemble. Là. Non. Le but visé, c'est le royaume. Donc, c'est l'expression de la collaboration entre les saints, individuellement ou en groupe, c'est l'expression du royaume de Dieu vécu entre les disciples, le royaume de Jésus entre les disciples. J'aimerais vous amener dans un, un texte des Écritures, pas seulement là, mais entre autres, Luc, Luc, chapitre 9. On en avait parlé, peut-être pour, euh, je vais juste résumer à nouveau, pour, pour qu'on soit au même diapason ensemble. j'ai il y a deux semaines, parle du, du royaume de Dieu déjà établi là, dans vos cœurs. Okay? C'est vrai. Le royaume de Dieu, Jésus dit, s'est approché de vous. OK? Rappelez-vous quand il parle à certains, je pense des pharisiens, et où Jésus vient de chasser un démon, d'un homme, et puis là, on lui reproche d'avoir, on dit, en fait, c'est par Béalzébul, le chef des démons, qui chasse les démons. On accuse que c'est par la puissance du diable qui fait ça. Et euh, Jésus dit, là, après avoir répondu à leur, euh, leur mensonge, à leur accusation, là, il leur dit, « Si c'est par le doigt de Dieu, « Par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. » C'est donc que le royaume de Dieu s'est approché de vous. OK? La présence du roi qui quitte le ciel, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de nous. Quand Jésus marche, c'est le roi du royaume. OK? Quand on croit au Seigneur, comme certains de ces jeunes-là ont peut-être reçu véritablement à Christ, et je, je, je, nous le souhaitons de tout cœur, et donc là, j'espère qu'ils vont se faire baptiser bientôt pour confirmer leur foi, Euh, je suis sûr ils sont qui l'ont prêché, qu ils l'ont enseigné. N'est-ce pas Mais tu peux m'interrompre, ça ça me dérange pas si tu veux. OK, c'est bon. Mais euh, Mais le royaume de Dieu vient s'établir par le Saint-Esprit. C'est Jésus qui devient roi dans la vie de la personne et qui le greffe à son royaume, qui fait d'elle de lui par membre de ce, ce corps qui est l'expression du royaume de Dieu, le Christ. Mais bien que le royaume est vraiment dans le cœur des croyants, ok parce que la terre était bonne, elle a apporté du fruit, bien que l'expression du royaume entre nous s'établit, elle se vit, on, on appelle les gens à prendre part au royaume pour qu'on l'évangile. En même temps, il y a, il y a, ces, il y a trois, ces trois aspects-là. Commencer qui est actuel et qui est à venir pour être révélé pleinement. On attend que Christ règne. On attend qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. On attend de le voir euh, dans sa justice. Nous attendons un ciel, une nouvelle terre où la justice va habiter. On attend ça. On attend de voir le roi, le roi, le Seigneur. Donc, puis il y, a, il y a deux semaines, ou trois, je ne me souviens plus, là, quand euh, je vous exprimais qu'il doit avoir quelque chose pour les saints une, une, qui est plus grand, une une attente plus grande au jour de la détresse qui va nous amener à, à persévérer et à même prendre l'épreuve, prendre la souffrance comme Christe. Et c'est véritablement ce dont on parle, l'aspect du royaume de Dieu. Jésus dit qu'il donne un royaume inébranlable. Luc, chapitre 9. Juste regardez l'appel. Vous avez déjà lu ça, ces paroles du Seigneur, mais si on les relie tranquillement avec cette optique. merci 56. Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre village. » Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit: Je te suivrai partout où tu iras. Ah, cette personne-là s'approche du Seigneur et dit: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit verset 58: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Suivre, ce qu'entendait le dire à l'homme. C'est si tu veux me suivre, considère ce que je t'en en train de te dire. j'ai pas de place pour reposer ma tête, bien que les renards, eux, on l'éteigné les, les os du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu pour reposer sa tête. Il dit à un autre, là c'est Jésus qui prend les devants, okay? le premier, la première personne, c'est lui qui vient le voir, là c'est Jésus qui dit, suis-moi. Et cet homme-là, cette personne, répond, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ça vaut la peine de méditer sur cet échange-là que Jésus a avec cet, cet homme. Quand il lui dit, « Suis-moi », l'homme lui répond, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et la réponse du Seigneur elle est catégorique. Laisse les morts ensevelir les morts et il faut comprendre là, son père il vient pas juste de mourir aujourd'hui puis il faut qu'elle l'enterre là. C'est pas ça qu'il t'entend dire. Laisse-moi le temps mon père de à mon père de finir ses jours, laisse-moi le temps de l'ensevelir puis je vais te suivre. C'est ça que ça veut dire. OK Jésus dit laisse les morts ensevelir le mort, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a une bonne excuse pour dire au seigneur je te suivrai plus tard Permets-moi, attends un petit peu. Jésus dit, il y en a pas de bonne excuse, c'est ce que j'en comprends. C'est ma conclusion là et c'est peut-être celle à laquelle vous allez arriver. Laisse les morts séveler les morts, puis toi va annoncer le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus lui dit. Il dit pas oh, raccourcir, vas-y, prends ton temps. Viens, tu as ton père, enterre-le comme il faut, tous les sont sépulcres. Euh, puis quand tu quand il y aura fini ses jours et tout ça, mes gars, tu viendras me suivre puis tu vas annoncer le royaume de Dieu mon gars. Prends ton temps, c'est correct, tu as toute la vie devant toi. Euh, quand tu seras prêt là. C'est pour ça que Jésus lui dit pas tout. C'est maintenant. Maintenant, toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit au Seigneur, et là c'est encore un autre qui, vient, qui prend les devants, il dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Avant de te suivre, Seigneur, permet moi d'aller au moins saluer ma parenté et ma famille pour te suivre. » C'est ça qu'il lui dit. Permets-moi d'aller prendre congé d'eux, leur dire. On... » Jésus lui dit, répondit, « Répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Bon, ce n'est pas utile. Le pensée courant traduit est inutilisable pour le royaume de Dieu. Cet homme-là a commencé probablement à marcher, à suivre le Seigneur, et il lui dit, permets-moi, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé des gens de ma maison, de dessus de ma maison. Et ça, Jésus appelle ça, euh, mettre la main à la charrue et regarder en arrière. le délai ou le reporter de suivre christ pour n'importe quelle raison c'est non valable on n'a pas de papier là qui va dire euh, seigneur j'ai la mortalité seigneur j'ai ici seigneur euh, ma famille est attachée à telle chose j'ai peur de les perdre tu sais mais c'est ça le but c'est que le point c'est que c'est moi que tu suis tu vas peut-être perdre des choses des personnes en chemin mais c'est moi que tu suis c'est moi que tu suis Comprenez-vous? Et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. On peut pas on peut pas reporter et reporter et faire des délais. Peu importe que je sois un disciple aujourd'hui, parce que ça interpelle aussi nous, les disciples, ou que je suis en train d'être sur la... Je suis entre deux, là. La paix du Seigneur est incontournable. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Je peux pas dire, « Seigneur, permets-moi, Seigneur, avant de... » Bien, autant que cette parole-là euh, peut être sincère, là. Je ne doute pas de la sincérité de, de l'homme qui a dit ça au Seigneur. Pierre, je crois qu'il était très sincère quand il dit, « Seigneur, j'irais jusqu'à mourir avec toi. » prison, à la mort. Il est sincère, là. Mais c'est ce pas suffisant. C'est un appel de foi suivre le Seigneur. C'est un appel qui peut nous amener à, quand je vais regarder sur ma route, là, à force de marcher, voir des débris tomber, tu sais. Est-ce que je vais continuer? C'est des fois comme marcher sur un champ de mine, bien que je jamais marché sur un champ de mine, mais un champ de mine nous laisse quand même avec... Ça vient même qui peut te péter là. Mais est-ce que je vais quand même marcher avec le Seigneur L'appel, il est pas euh, C'est pas un appel à demi-mesure avec le Seigneur. Parce qu'il y a pas donné à moitié sa vie sur la, la croix, il a tout donné. Et en chantant, redites-moi l'histoire mais les saints, les frères, redites-vous vous-même à votre âme l'histoire. Bah, je t'avoue, redisons-la nous l'histoire. Mon ami écoute, écoute bien là. Et tout de suite après dans ce qui suit, pour nous ça ça doit être le chapitre 10 là. Après ces paroles là, ces échanges là, c'est qui après cela, le délai est pas écrit mais quand même, le Saint-Esprit nous donne cet échange là où le Seigneur désigne 70 autres personnes pour les envoyer. Et dans, dans le groupe, il a pu trouver 70 personnes à, pour envoyer là où lui-même devait aller pour annoncer le royaume de Dieu. Et remarquez que ce qu'on annonce, c'est le royaume de Dieu. Et ce que Jésus a annoncé dans Marc chapitre 1, quand Jésus euh, commence à prêcher, il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et quelle bonne nouvelle De quelle bonne nouvelle est-il question quand Jésus dit ça Ben, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est proche. C'est ça son message au départ. Et si on s'arrête sur cet aspect-là Philippe, chapitre 8 de Actes, il prêchait le royaume de Dieu et au sujet de Jésus-Christ. Paul, Acte 28 prêcher le royaume de Dieu, je pense c'est les deux derniers versets de acte. Le royaume de Dieu et enseigner ce qui concerne la personne la, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas c'est pas accessoire le royaume de Dieu. C'est vraiment notre espérance, c'est notre attente. Et comme ici on le dit on, on le redit constamment, il y a un seul royaume quand, quand le Seigneur Dieu va établir son règne il n'y a pas d'autre royaume qui va qui va régner en même temps. Quand il va être manifesté, quand le Seigneur et son Christ prennent possession de leur règne, regarde, tout le reste, là c'est fini, ça en est fait. Et c'est n'est pas une nouvelle espérance, ça, du Nouveau Testament. C'est l'espérance des saints aussi dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu. Ceux qui étaient dans la période du transitoire, là si je peux dire ça comme ça, donc, pendant que le Seigneur marchait sur terre, jusqu'à la croix, Joseph d'Arimaté, c'était dans les Écritures, que c'était un de eux aussi qui attendait le royaume de Dieu. Et quand vous allez lire le psaume 37, allez lire l'Op. 37 avec moi, je vous prie. L'Op. 37, on peut l'intituler... Euh, Le psaume qui en vue le royaume de Dieu. Il a vraiment vu le règne du Seigneur. Et vous allez le découvrir en temps. Verset 1. « Ne tirez pas contre ceux qui font le mal. N'enviez pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. » Demeure dans le pays et prend la fidélité pour pâture. fait de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'éternel. Confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles, les humbles posséderont le pays. Elles feront leur délice d'une paix complète. Juste, si on s'arrête là, on poursuivra dans quelques secondes. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. Pourquoi? Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe. Fais d'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton soeur à l'éternel, parce que c'est lui qui va agir. Confie-toi en lui, il va agir. Et il dit là il fera paraître la justice comme la lumière est au droit comme le soleil à son midi. Si on est vraiment convaincu que notre attente c'est la justice de Dieu qui est établie là. Lorsque lit la parabole que Jésus nous donne dans Luc 18 verset 1 à 6 7 8 là, Et qui donne la parabole du juge inique. Et quand Jésus donne cette parabole là, c'est pour nous enseigner qu'il faut toujours prier ne pas ne point se lasser, ne pas se relâcher. Et après avoir donné cette parabole-là, il dit, et, et écoutez ce que, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne leur rendra-t-il pas justice? L'attente des justes, c'est la justice de Dieu. Ça pointe vers la justice. Donc, le psaume 37, et la justice elle va, être, elle va être là quand le royaume de Christ va être établi, quand, quand Christ va venir régner. Et ici, psaume 37, nous pointe vers ça. Pas le choix, parce que encore un peu de temps, plus de méchant. Tu examines le lieu où il était, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, encore un peu de temps, et ça, c'est fini. Où est-ce que Dieu veut qu'on ait les yeux sur ce qui est à venir? Mais pas une attente, juste ça sent bien puis euh, je, non. Je vis ma vie présente en fonction de ce qui s'en vient, de la justice qui vient. Les humbles, ils vont posséder le pays. Jésus le dit. Heureux les doux car ils hériteront la terre. Ils vont le posséder. Ça c'est une parole assurée de la part de Dieu. Heureux ceux qu'on fait soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux êtes vous comme vous serez outragés, persécutés à cause de mon nom, et à cause du royaume, tu sais. Il dit verset 12, les méchants forment de mauvais desseins contre le juste et ils grincent des dents contre lui. Mais la parole du Seigneur c'est que le Seigneur se rit de lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur voit que son jour arrive. Il va mettre terme aux méchants. Et verset 11, Dieu nous dit que les, les humbles vont posséder le pays, ils vont faire leur délice d'une paix complète. Et ce pas ça l'attente de nos cœurs, le soupir des fois dans la détresse, la paix complète. Dieu elle nous donne déjà sa paix, elle nous donne de goûter à sa paix. Mais honnêtement, des relations complètes, Une terre où la paix habite, où la justice est là, là dans les moindres ref, euh, recoins de, des relations, ou dans notre cœur même, ça, c'est du jamais, jamais vu encore. Bien que Dieu nous fait goûter par l'amour les uns pour les autres, par le pardon les uns vers les autres, à cette justice et à cette paix-là, il nous le fait goûter déjà. Mais plein, complet, où, mon corps ne, où je ne vais pas suivre les, les penchants de mon corps pour, euh, pour pécher, L'Éternel connaît, euh, verset 16, « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. » L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Et c'est ce que nous dit Pierre, un Pierre, pour un héritage qui nous a réservé dans les cieux, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et c'est ce que Dieu dit ici, la même chose. Leur héritage dure jamais. Ils ne sont pas dans la honte au temps du malheur et au jour de la famine. Ils sont rassasiés. Mais les méchants périront et les ennemis de l'éternel comme les plus beaux pâturages ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. comprenons nous Quand les Écritures nous disent encore un peu de temps, juste un peu encore et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Croyons-nous ces paroles du Seigneur? Il ne tardera pas. Le méchant emprunte et ne rend pas. Le juste fait grâce et il donne. Le contraste entre les deux. Le contraste entre le méchant et le juste. Un donne, l'autre il prend et il rend pas. Et le Seigneur dit après ça, « Car ceux que bénit l'Éternel posséderont le pays, et ceux qu'il maudit seront retranchés. » Même chose. Ceux que Dieu maudit, ils seront retranchés. il remarquez ce qu'il dit, c'est, « Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. » l'éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix s'il tombe il reste pas à terre il reste pas atterrer car l'éternel il soutient la main et jésus nous dit nous dit quand il donne la parabole euh, qu'on garde pas aujourd'hui mais je, il dit la part de voyons de livret et du blé ok Il finit en nous disant que la fin du monde, les, les, les moissonneurs, c'est les anges que Dieu envoie, qui enlèvent les scandales de son royaume, et il dit « Enfin, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. » Et c'est ce que Dieu nous promet, c'est sa promesse, que les justes vont resplendir dans le royaume de leur père. Donc, si ça vaut la peine... Quand, je dis, quand le Seigneur dit, suis-moi, et que je mets un délai, c'est moi le perdant. Et je suis un grand perdant. Le psalmiste David dit, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. » En échangeant avec Manon l'autre jour, en on... On parlait de justement de qu'on parlait de l'apocalypse 13 et euh, on parlait de, de, de la détresse dans laquelle les saints seront exposés et elle faisait part de OK crainte tu sais, de et Dieu pendant que qu'elle entendait ces paroles là lui ramène ramène à l'esprit les paroles que Jésus dit dans Matthieu 6 il dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du manger et du boire. Ne boirons-nous que de quoi nous serons-nous vêtus? Le que vous avez besoin de ces choses. Il le sait. Ah, oh, on n'a pas besoin de manger le gâteau au chocolat avec euh, les trois repas, la piette. Être... Non, c'est pas ça. Là. Mais il sait qu'on a besoin de manger, le Seigneur, et on peut compter sur sa fidélité. et s'il désire que nous mourrons, pour lui, pour son nom, mais que la gloire soit au Seigneur. Écarte-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours, car l'Éternel aime le droit et n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste exprime la sagesse et sa langue proclame le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent pas. La distinction encore entre les justes et les injustes. La vue du royaume dans la détresse présente, la vue du royaume de Dieu dans mon cœur au sein de la fliction. Écoutez, on n'a pas fini de se le répéter de découvrir les promesses du Seigneur parce qu'il dit par elle. OK, parce c'est plus merveilleuse ce promesse. Il dit par elle d'une manière tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par elle. Et si on veut lire les écritures avec en pensant au royaume dans deux pierres, je dis les apôtres, Paul et Barnabas, quand ils exhortaient ils encourageaient les frères à demeurer fermes dans la foi, les paroles qui leur donnaient pour rester fermes, c' leur dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. ça c'est les paroles qui leur disaient il faut souffrir beaucoup pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est pas en train de dire si vous souffrez pas vous entrez pas dans le royaume de Dieu. Ils sont des saints, mais vous allez souffrir jusqu'à ce que vous entriez dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce que vous voyez le royaume de Dieu établi, vous allez souffrir. Donc pas de cachette, pas de de d'évangile léger bonbon. Vous allez souffrir les saints et vous devez persévérer à travers la souffrance. Et quand on va dans le chapitre 1 de 2 Pierre, À cause de ces promesses les plus précieuses et plus grandes, Dieu dit, « À cause de ça, nous ont été donnés afin que par elles, vous deveniez participant de la nature divine. » Verset 4, « En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » À cause de cela, à cause de, de toutes ces promesses, parce qu'on devient participant de la nature divine, à cause de ça, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. » à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amour la, fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui veut connaître Christ encore mieux, encore plus? Mais regardez comment, c'est comme ça. Voilà ce qu'il faut joindre à notre foi pour commencer. Mais celui qui ne possède pas est un aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et l'appel c'est c'est pourquoi frère, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection, affermissez votre appel et le fait que vous êtes choisi par Dieu. En faisant ça, vous ne brancherez jamais, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. On a de la misère avec ces paroles-là, il dit vous ne brancherez jamais en, en affermissant votre appel. C'est votre élection. Et il dit, c'est ainsi, verset 11, que vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous, ils sont fixés encore les yeux. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dites pas les jeunes, là, je suis trop jeune pour saisir ça. Pas en tout, là. Saisissez. Euh, vous connaissez Sylvie, n'est-ce pas Ceux qui la connaissent, elle est venue parmi nous il y a plusieurs mois. Et tout à coup, on l'a perdu de vue. Et euh je pense pas vous l'avoir raconté, mais je veux que je veux qu'on se réjoue sans ensemble. Parce que on était à Saint-Tours Gilles et moi il y a 2 semaines maintenant. Et euh, ça faisait je sais pas deux mois, où j'avais plus de nouvelles. On n'avait plus de nouvelles de Sylvie. Et On est à saint tour sur le, le balcon de la librairie là-bas. Et Sylvie arrive. Et parmi les premières choses qu'elle dit, elle dit, « Michel, c'est un miracle tu sais, que tu sois là. » Elle dit, « Je voulais t'écrire aujourd'hui. » Et là, on va l'écart, elle voulait me parler. Et Sylvie a lutté beaucoup avec euh, des choix qu'elle devait faire. Et elle dit... Parmi les premières paroles qui sortent de sa bouche, elle dit, « Je suis prête maintenant. » Et elle a fait le pas de foi qu'elle devait faire. Quand Jésus lui a dit, « Suis-moi. » ok Elle a fait le pas de foi. Elle est sortie d'une situation dans laquelle elle était prise. Et non seulement ça, mais Dieu, a, en plus, lui a la, la béni, lui a donné un appartement. Juste à côté, ici. Il s'en tiit prochain à déménagement. Peut-être pour certains ça certains détails échappe là puis je veux pas donner trop de détails, je laisserai à elle, c'est son intimité en même temps. Mais mais quand même, réjouissons-nous. Dieu dit que le royaume de Dieu là c'est comme une semence qu'on met en terre et qui travaille jour et nuit et pose sans qu'on sache comment. Et on l'expérimente devant nos yeux. Cette joie là que Dieu nous donne qu'elles reviennent résolues. C'est ça la différence quand je suis résolu et quand je résiste. Moi <cười> je sais pas chacun là qu'est-ce qu'il a vécu cette semaine, je peux pas là tout le monde hein? Mais euh, c'est la semaine que moi j'ai vécu C'est un parti de la semaine que certains autres ont vécu parmi euh, parmi nous et je sais que pour certains la semaine a été euh, difficile et peut-être pour d'autres ont perdu en vue de vue le royaume là et même on, on, on fabli dans la foi d'autres ont été atterrés ne sont pas restés à terre parce que Dieu les laisse porter mais comment est-ce qu'on peut s'encourager nous comment-ce est qu'on peut s'encourager là dans la détresse, dans l'affliction, dans quand je suis désorienté, comment est-ce qu'on peut s'encourager en semant en accusant pas, en sédifiant, comment est-ce qu'on peut faire ça Y a-t-il moyen de le faire Y a-t-il moyen de faire ça d'accord avec ce que Jean-Claude dire? Vas-y Valérie. Se rappeler d'où on est venu. Se rappeler de progrès qu'il a fait dans nos vies. Oui, tout à fait, de se rappeler de ce que Dieu a fait avant. Il faut que ça devienne concret, les frères et soeurs. Il faut que ça devienne concret, vraiment pratique, là, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si ça devient pas concret, ça reste la théorie. C'est un beau verset que vous allez mettre sur le mur, mais c'est quelque part, il n'y a pas il a rien d'attaché à votre vie après ces paroles. Elles ne portent pas de fruits, il n'y a pas d'expression des paroles de Jésus dans votre vie. Si on saisit pas, c'est quoi chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vraiment. Et l'appel est pour ma vie aussi. là Quelque part, il faut que ça devienne vrai. Et que ça dépasse juste le petit bobo, mon petit bobo. là Il faut que ça dépasse ça. C'est plus grand que ça. Puis, il me semble que quand Jésus dit que premièrement chercher ça, là, mais il me semble c'est important. Donc, je devrais faire tous mes efforts pour rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice dans n'importe quelle sphère de ma vie peu importe ce que je suis en train de faire et je dis pas ça avec condescendance mais c'est ce que Dieu nous demande c'est ce que Dieu c'est le, le cri des écritures qui voulait à lever la main Gérard à l'écoute de nos vrais raisons qui son sont fatigués et qui les amènent par la main à la courbe de la grâce et recevant les instructions souvent c'est des, des paroles de réconfort qui nous sortir des pas. et ça c'est verset 11 Jean-Claude, avait levé la main, toi? Euh, <coughs> Max chapitre 10, verset 28 à 30. Neuf. <coughs> Mhm, mm prendre congé, chercher la bénédiction. Ouais. marque 10 hein marque 10 OK essayons de, de, de fusionner ces deux ces paroles là du Seigneur parce que c'est un tout là, en même temps dans, dans l'appel qui qui fait au sein s'il y a d'autres personnes qui avaient levé les mains OK c'est ça mais une parole qui m'en venait ce matin euh, avant de venir c'était c'est euh, si qu'un veut venir après moi qui veut me suivre qu'il renonce à lui-même qui se charge chaque jour de sa croix de sa croix et qui me suivent et euh, il faut méditer sur ces paroles du seigneur et euh, je pense que ça va dans, dans cette optique de ce qu'on vient de partager là. Et effectivement quand Jean-Claude rapporte euh, les paroles de cet homme-là qui dit au Seigneur euh, permet-moi de m'y prendre congé des gens de ma maison mais en fait il cherchait quelque part la, la bénédiction des gens de sa maison avant de suivre le Seigneur et ça marche pas ça ça marche pas pas, pas en tout Je vais laisser la place à, à Jean-Claude je pense que j'ai fini personnellement